يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها a kůl On va commencer aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du Kachf shubuhat avec le, le charf du sheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahoullah. Et donc on commence à partir de la lecture du texte. Kajf al-Shubuhat, když je řekl Mohamad ibn Abdull-Wahab. A jsme jsme jsme na to, je le point central, na to, když je řekl, když je řekl, když je řekl, když je řekl. Když je řekl, když وما الشرك بالله فاسره لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاسرها لي فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فاسرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه <تصفيق> Donc, Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, il dit ici, et le secret dans cette affaire, dans cette question, c'est qu'à chaque fois qu'il dit, par exemple, « Je ne fais pas le shirk », à chaque fois que le mushrik avec qui tu, as, tu, tu discutes, à chaque fois qu'il dit « Je ne fais pas le shirk avec Allah », tu lui dis, « Alors, qu'est-ce que c'est le shirk avec Allah Explique-le-moi. » Explique -le -moi. Et s'il si dit, « C'est l'adoration des idoles », alors tu lui demandes, « Quelle est la signification d'adorer les idoles Explique-le-moi. » Explique -le -moi. Et s'il si dit, je n'adore personne d'autre excepté Allah, alors dis-lui, quelle est la signification de, de, de l'adoration d'Allah Explique-la-moi. Alors, euh, s'il si l'explique de la même manière que cela a été clarifié par le Coran, alors ça c'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on ce qu essaie d'obtenir de sa part. Mais s'il si ne le connaît pas, s'il si ne l'explique pas correctement, alors comment il peut prétendre quelque chose alors qu'il ne le connaît pas Comment peut-il prétendre quelque chose alors qu'il ne connaît pas, comme par exemple, comment peut-il prétendre qu'il ne fait pas le shirk alors qu'il ne sait même pas qu'est-ce que le shirk signifie? Comment peut-il euh, prétendre qu'il n'adore que Allah alors qu'il ne sait même pas que ce que signifie l'adoration et ainsi de suite? Ensuite, le shaykh il dit: وَإِنْ wa بِغَيْرِ مَعْنَاهُ الْوَاضِحَاتِ وإن فسر ذلك بغير معناه بيّنت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأغثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيح ويصيحون كما صاح إخوانهم qu'il dit qu'il a fait des dieux un seul c'est une chose étonnante donc le cheikh il dit ensuite si la personne donc après il a expliqué précédemment il a dit donc s'il l'explique selon la manière que cela est expliqué dans le Coran donc c'est ce qu'on a voulu c'est ce qu'on veut atteindre c'est ce qu'on veut obtenir mais s'il ne le connaît pas comment peut-il prétendre quelque chose alors qu'il ne le connaît pas Et s'il si l'explique d'une manière qui est contraire hein, à la réalité et à la vérité, euh, alors dans ce cas-là, tu lui clarifies avec les versets qui sont explicites et qui sont clairs. Tu lui expliques, tu ex, tu lui expliques à l'aide des versets la signification du shirk, de faire le shirk avec Allah. Tu lui expliques la signification de l'adoration des idoles. Et que tu lui expliques que c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui à notre époque Lorsqu'ils prient euh, les, les morts et qu'ils prient les saints qu'ils adorent les tombes qu'ils font le tawaf autour des tombes Et qu'ils sacrifient des animaux pour les morts Et qu'ils euh, qu font toutes sortes d'autres exemples d'adoration Comme le fait d'appeler au secours les, les saints et les aulia et les salichins les euh, De les appeler au secours dans les moments de détresse par exemple Ou bien, par exemple, de faire des vœux pieux, hein, par rapport à eux, et des choses de ce genre. Donc, tu leur expliques que ce qu'ils font, c'est exactement le shirk que faisaient les premiers, et euh, tu leur dis que euh, l'adoration d'Allah seul, sans associé, c'est ça qu'ils nous, c'est de ça qu'ils nous critiquent. C'est-à-dire la chose de laquelle ils nous blâment, ils nous blâment de, euh, ils nous blâment en fait. D'adorer Allah seul et de ne rien lui donner comme partenaire et comme associé. Comme si c'était un crime, qu'est-ce qu'on faisait. Comme si d'adorer Allah seul, c'était quelque chose qui était incorrect et mauvais. Et ils crient contre nous de la même manière que leurs frères ont crié. Hein, lorsque euh, on, leur, on leur a demandé de dire « là ilaha illallah », ils ont répondu en disant « Est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique ?» Hein? Cela est certes une chose étrange. Et ça, c'est le verset 5 dans Surah s'ad Donc, le cheikh, il continue à expliquer, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab il continue à expliquer, il dit, il dit, فعلم أن شرك الأولين أخف من شرك من شرك أهل زماننا بأمرين، أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، أما في أما الشدة فيخلصون لله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في وإذا مسكم الضر في البحر. ضل من ضل من تدعون إلآ إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنصون ما تشركون وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر وإذا مس الإنسان ضر دع ربهم نبا إليه إلى قوله تمتع بكفرك قليلة إنك من أصحاب النار وقوله تعالى وإذا غشيهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء أما في الضراء والشدّ فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينصون ساداتهم. تبين له الفرق بين بين شرك اهل زماننا وشرك ولكن اين من يفهم قلب من يفهم هذه المساله فهما راسخا والله المستعان Donc le cheikh explique ensuite il dit que si tu as su ce qu'on vient que tu as su que ce que les mushrikin appelle la, la grande croyance, c'est en réalité le shirk avec lequel le Coran a été révélé, c'est-à-dire la dénonciation du shirk que le Coran a donné. Hein, eux pour eux la, croy la croyance c'est quoi C'est en réalité la croyance, la même croyance que la croyance de des mushriquins, c'est-à-dire la croyance de Abu Jahal et de Abu Lahab. C'est-à-dire que pour les, pour les gens de notre époque Hein? Comme on l'a expliqué dans les cours précédents Pour eux la l'aqidah c'est quoi C'est tawhid al rububiyya Pour eux l'aqidah c'est quoi C'est tawhid al rububiyya En particulier quand tu regardes Chez les, chez les, euh, les gens de Bid'a Parmi les gens de Kalam Comme euh, par exemple les mu'tazila Et les Asha'era et les Maturidiyah Pour eux le tawhid C'est uniquement une catégorie C'est le fait d'affirmer Qu'il y a un seul créateur et que c'est lui qui a tout créé et que c'est lui qui est tout puissant et que c'est lui qui contrôle tout et que c'est lui qui peut euh, profiter et nuire et que du moment que tu reconnais ça et que tu as cru en ça eh bien tu es un musulman, tu es un mouachet tu as établi le tawhjid même si tu adores des tombes même si tu adores des morts donc c'est pour ça que le shaykh dit ici que si tu as su ça Et que tu as su que ce, que ce que les mouchriquines à notre époque, les gens qui adorent autre que Allah à notre époque, euh, c'est ça qu'ils appellent la grande croyance, hein, alors que c'est en réalité le shirk avec lequel le Coran a été révélé, c'est-à-dire c'est ça que le Coran a clarifié comme l'exemple des, des que qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque du prophète, et même qu'est-ce qu'ils faisaient auparavant, c'était justement de prendre des intermédiaires entre eux et Allah et de quand même malgré ça ils croient en l'existence de Dieu et ils croient que Dieu est unique mais malgré tout hein, ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah et des intercesseurs et donc le shirk il dit donc tu as su que ça c'est exactement le shirk hein, que le Coran a clarifié et que le, et que ces gens ces, ceux qui faisaient ce shirk là le prophète Mohammed sallam les a combattus pour ça. Alors sache que le shirk des premiers mushrikins, ce qu'ils faisaient à l'époque du prophète sallam et avant, eh bien leur shirk était, moindre, était moins grave que le shirk des mushrikins à notre époque qui adorent les qui adorent les morts et les saints. Et la raison pour laquelle leur shirk, le chef d'avant était moins grave que le shirk d'aujourd'hui, c'est pour deux exemples. Le première exemple de il dit, c'est parce que les premiers Mushrikin, ils ne faisaient pas le, le faisaient, euh, yani faisaient pas le, c'est-à-dire ils adoraient autre que Allah subhanahu wa ta'ala, Comme ils priaient les anges, euh, ils priaient les, les Aulia, priaient les anges, ils priaient les ils priaient les, les idoles avec Allah, mais ils le faisaient uniquement dans les moments d'aisance. Hein, quand ils étaient en, en sécurité. Quand ils étaient en sécurité chez eux, dans leur maison, quand tout était correct, hein, là ils faisaient le shirk. Mais quand ils avaient des moments de difficulté, ou de détresse ou de danger, ils adoraient Allah seul. Ils abandonnaient leurs idoles et ils retournaient à Dieu. Hein, ils retournaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh, à ce sujet-là, il mentionne plusieurs versets pour prouver ce, ce point-là dans le Coran. Donc, il, il, il mentionne premièrement le verset 67, 67 dans le Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa clarifie euh, ce, ce point-là. Et il mentionne justement, il dit, « Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent. Puis, quand il vous sauve et vous ramène à terre, c'est-à-dire sur la terre ferme vous vous détournez l'homme reste très ingrat donc c'est-à-dire quand ils sont dans la mer et qu'ils ont un mal qui les touche dans la mer là, ils oublient toutes les idoles qu'ils adoraient, ils adorent Allah seul puis quand Allah subhanahu les a sauvés, et les a ramenés sur la terre ferme, ils se détournent d'Allah subhanahu wa et ils retournent à l'idolâtrie l'homme reste très ingrat et il mentionne également un autre verset dans, à ce sujet-là dans surah al-An'am dans al-An'am dans lequel Allah Subhanahu wa ta'ala il dit c'est le verset 40 et 41 hein, dans surah al-An'am qui a la même qui qui, euh, qui a la même signification à peu près que le que la signification du verset précédent qu'on a qu'on a mentionné ça dit dis oh Muhammad « Informez-moi, si le châtiment » Donc il s'adresse aux mouchriquines « Dis, Allah dit au prophète « Dis au Muhammad à ces « Informez-moi, si le châtiment d'Allah vous vient « Ou que vous vient l'heure, c'est-à-dire l'heure du jugement « Ferez-vous appel à autre que Allah, si vous êtes véridique ?« C'est plutôt à lui que vous, que vous ferez appel « Puis il dissipera, il dissipera, s'il veut, l'objet de votre appel « Et vous oublierez Ce que vous lui associez Donc ça c'est l'exemple Comment les Mouchrikoun étaient à l'époque Quand ils avaient des difficultés Quand ils avaient un besoin Ils adoraient Allah seul. Puis quand Allah Les délivrait de ce Pourquoi ils appelaient Et de ce pourquoi ils invoquaient eh bien voilà qu'ils oubliaient Allah s.w.t Et qu'ils retournaient hein, à leur shirk Euh, et également le verset Dans Surat Zumar le verset, le verset 8 Dans Surat Lorsqu'un mal touche à l'homme Il invoque son Seigneur En retournant repentant à lui hein, Quand un malheur touche l'homme Il appelle son Seigneur En se tournant vers lui Puis quand il lui accorde Un bienfait de sa part Il oublie la raison pour laquelle Il faisait appel Et il assigne des égaux Hein, des égaux à Allah, fait d'égarer de, de son chemin. « Dis, jouis de ta mécréance un court moment, tu fais partie des gens du feu. » Donc ça, c'est un autre exemple. Un autre exemple de l'attitude de ces gens-là, comment ils agissent avec Allah. Wa et euh, un, autre, un autre exemple aussi qui est mentionné, c'est le verset 32 dans Surat Luqman, ne 32 dans sourate Luqman où Allah subhanahu wa ta'ala justement à ce sujet là donc quand ils sont quand ils, quand ils sont recouverts par une vague hein qui est très grande comme des ombres, hein, qui les dans la mer ils Allah lui un culte exclusif, exclusif Ils adorent Allah et leur adoration est exclusivement à lui. Puis lorsqu'il les a sauvés, en les ramenant vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais le seul grand maître, euh, mais, mais seul le grand traître et le grand ingrat renie nos, nos signes. Donc ça c'est l'attitude des... Des gens de l'époque, quand ils faisaient le shérk, ils faisaient le shérk dans les moments de difficulté, euh, pardon, dans les moments d'aisance. Et dans les moments de difficulté, ils oubliaient le shérk qu'ils faisaient et ils adoraient Allah seul. Donc, le shérk, il dit, celui qui a compris ça, qui a compris cette question-là, que Allah a clarifié dans son livre, c'est-à-dire que les Mūshrikūn, que le prophète ‘alayhi a combattu, invoquaient Allah. Hein, et ils, invoquaient, et, et ils invoquaient Allah, et ils invoquaient d'autres que lui dans les moments d'aisance. Mais dans les moments de difficulté et dans les moments de, de malheur, là, ils invoquaient Allah, que Allah. Hein, ils invoquaient Allah, prince lui seul, et ne lui donnaient aucun as associé ou partenaire. Et ils, ils oubliaient leurs idoles et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah dans ces moments-là. Donc on voit ici, le dit, on voit clairement la distinction entre le shirk des gens de notre époque et les shirk des premiers parmi les moucherikins. C'est-à-dire que les moucherikins de notre époque, ils font le shirk sans distinguer que ce soit un moment d'aisance ou, euh, ou, ou de difficulté. Ils font le shirk dans toutes les circonstances, dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté aussi. Hein? Tandis que, à l'époque, les moucherikins, non Faisaient le shirk seulement dans les moments d'aisance. Et euh, à notre époque même, on remarque que les mushriquins font encore plus de shirk dans les moments de difficulté que en temps normal. Donc, c'est pour montrer que les mushriquins de notre époque, leur shirk est plus grave encore que le shirk des premiers mushriquins. Et euh, le shirk est dit Donc, le chef il pose une question il dit mais où sont mais où est la personne qui, dont le cœur comprend cette question là d'une d'une compréhension qui est ferme et bien, bien, euh, bien ancrée hein? donc ça c'est le premier point qui montre euh, les et le, le fait que le regard des musulmans de notre époque est plus grand encore que celui des premiers. Le deuxième point que le mentionne, il dit Al-amr al-thani wa al ma Allah. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهوى ممن يعتقد في من يشاهد un Donc, le cheikh il mentionne l'exemple Pourquoi le shirk des gens de notre époque Est plus grave que le shirk des premiers Parmi les mouchriquines Le deuxième point, c'est quoi C'est que les premiers mouchriquines Ils faisaient le shirk avec yani En invoquant d'autres personnes Avec Allah subhanahu wa Qui faisaient partie des, des, des créatures Qui sont rapprochées d'Allah Soit qu'ils invoquaient des prophètes, soit qu'ils invoquaient des hommes pieux, soit qu'ils invoquaient des anges, soit qu'ils invoquaient euh, où ils, ils appelaient des arbres ou des pierres qui sont créées par Allah qui obéissent à Allah, subhanahu wa qui ne sont pas des pécheurs. Hein? Donc euh, même si ça c'est du shirk, hein? mais c'est moins grave par rapport au shirk de ceux qui sont venus par la suite. Puisque les gens de notre époque, le Cheikh dit, les gens de notre époque, hein, ils invoquent d'autres avec Allah qui sont parmi les, les hommes les plus pécheurs, les plus pervers. Hein, donc, euh, yani, Ceux qu'ils invoquent, et, et le Cheikh dit, ceux qui les invoquent, ces, ces, ces personnages pervers, eh bien, ce sont eux-mêmes qui, qui mentionnent à leur sujet la perversité. La, la, la fornication, l'adultère qu'ils font, le vol et également l'abandon de la prière et d'autres péchés de ce genre. Donc celui qui le dit, celui qui croit, qui croit en une, per, en une personne qui est pieuse hein, ou une personne qui ne fait pas de péché ou une chose qui ne fait pas de péché comme un morceau de bois ou une roche, hein, ça fait pas de péché. Ça c'est moins grave que celui qui croit ou qui a une croyance en Quelqu'un qui est en train de le voir... En train de faire des perversités... et En train de le voir faire ce qu'il fait... Et qui témoigne de ces péchés-là... Et de cette perversité-là... Et à quoi le cher ici fait référence Il fait référence... aux Aulia des soufis... Qui sont parfois parmi des gens... Qui vivent dans les dépotoirs... Dans les, dans les poubelles... Dans les déchets... Avec les chiens... Avec les saletés... Avec les impuretés dans l'urine et les excréments et toutes sortes d'autres impuretés et euh, ils, euh, ils font toutes sortes de crimes et de péchés ils vivent de, parfois, ils font, ils font des vols euh, ils utilisent toutes sortes de ruses pour tromper les gens ils font de la magie, même parfois de la sorcellerie hein? et euh, qu'est-ce qu'ils font aussi par exemple euh, ils font, ils font, euh, parfois on, on les voit par exemple abandonner à prière Ils font pas la prière. Et quand on leur demande « Mais pourquoi vous priez pas ?» Ils nous disent « Non, moi, ça y est, j'ai atteint un niveau que j'ai plus besoin de prier maintenant. » Ou bien ils vont dire « Moi, j'ai déjà prié, à la, je suis parti à la Mecque, puis je suis revenu. » Alors qu'il n'a pas bougé de sa place. Hein? Ou des choses de ce genre. Ou bien tu le vois en train de boire de l'alcool, ou des choses de ce genre. Et puis ils prétendent que ce n'est pas de l'alcool, que c'est autre chose. Que, du, que quand il boit le vin ou l'alcool... Dans, quand ça arrive dans sa bouche, ça se transforme en lait ou en eau ou en d'autres matières. Et les gens euh, qui mentionnent ces choses-là dans les livres des soufis, ils mentionnent ça comme étant des miracles. Hein? Ils mentionnent ça comme étant des miracles. Ils disent « Oh, notre il il a fait la prière tout nu, c'est-à-dire sans aucun vêtement ». Ou bien il a fait la foudre bas sur le même bar, il était nu, il a enlevé tous ses vêtements. Des exemples comme ça, tu vois. Il dit ça, c'était des, des aulia. Donc des choses comme ça. Ça c'est des exemples de perversité de la part de ces gens-là. Comment ils font des choses pour soi-disant atteindre un niveau de, de, de, de, de... Pour devenir un wali, ou pour devenir un saint. Ils croient qu'ils doivent faire ce genre de, de, de choses-là pour, pour obtenir ces... ces, ces, ces Ces degrés là dans la religion Donc ça c'est là En réalité ça vient du Shaytan Et c'est des gens qui les ont égarés Et il y a des livres écrits par les ulama Il euh, y en a qui mentionnent Les exemples de ces croyances-là Chez les soufis Et comment ils mentionnent ces choses-là à propos de ceux qu'ils considèrent être des awliya Et c'est écrit dans leur livre à eux C'est-à-dire que ce n'est pas Des choses qu'on a inventées à leur sujet C'est des choses Euh, il y en a qui sont mentionnés dans leur livre à eux Et quand on voit des exemples aussi Par, par exemple euh, En tout cas il y en a plein qui sont mentionnés comme ça Si vous retournez dans leur livre vous allez voir Et euh, c'est donc Pour montrer la gravité de leur shirk Que le shirk des premiers C'était par des euh, ils, ils adoraient avec Allah Des anges, des prophètes Des, des, des, des, des hommes pieux Ou des choses inertes qui ne font pas de mal Ils font pas de péché, comme des roches et des pierres. Tandis que ceux-là, ils adorent, en dehors d'Allah, des, des pervers, des, des pêcheurs, des, des criminels, hein, des, des, des sorciers, des menteurs, et ainsi de suite. Donc ça, c'est plus grave comme shirk que le shilk des premiers. Donc maintenant, on a lu ça ensemble. On va lire maintenant la parole du Sheik bin Baz, comment il a commenté à ce sujet. وإيش كيلها وإيش كيلها دي عن الشيخ بن باز قال رحمه الله وفي هذا الباب وفي هذا البيان من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غاية الإيضاح لمن أراد هدايته في بيان حقيقة الشرك الذي عليه الأولون والذي عليه الآخر الآخرون فإن الأولين شركهم واضح في حال الرخاء يعبدون الأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار والملائكة فإذا جاءت الشدائد أخلصوا وهذا حالهم كما بين الله عنهم جل وعلا كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وقال تعالى وإذا غشياهم موج كالذلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور وقال تعالى وإذا مسكم الدر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فهذه فهذه حالهم في الشدائد يخلصون لله العبادة فإذا اضطرت الأمواج وحلت بهم الكروب أخلصوا لله فإذا جاءت الساعة وجاء وجاء الأم الأمن أشركوا بالله أما المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة بل يشتد شركهم عند الشدائد ويلهجون بيا بي عبد القادر يا شيخ أحمد البدوي عند الشدائد عند عند الأمواج عكس ما عليه المشركون الأولون هؤلاء عند الشدائد يشتد شركهم أيضا فهؤلاء المتأخرون أيضا. لشيخ إسبركيلزي ساسين إكسبليك إن إكسبليكاسيون لبعض الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله Hein, qui est en fait à la limite de la clarté, tellement que c'est bien expliqué, euh, pour celui euh, pour qui Allah a voulu la guidance euh, et qui clarifie et qui explique la réalité du shirk euh, que faisaient les premiers parmi les mushriqins, euh, et également ce que, fais, ce que font les derniers d'entre les mushriqins aujourd'hui, ceux qui vont venir et ceux qui a, sont présents de nos jours. Et à l'époque du cheikh et aujourd'hui également euh, le cheikh il dit donc les premiers mouchrikoun leur shiik est clair lorsqu'ils sont dans des moments d'aisance de ils font du shiik en adorant les prophètes en adorant les hommes pieux en adorant les arbres en adorant les pierres en adorant les, les anges et ainsi de suite mais, lorsqu mais lorsque leur viennent des difficultés Ils rendent leur adoration pure pour Allah seul hein? Donc ça c'est leur état Comme Allah l'a mentionné dans le Coran hein? Dans le verset 65 Dans le al ankabut hein? Allah .a. A dit Et lorsqu'ils montent dans le bateau Ils invoquent Allah en lui voient un culte pur En purifiant pour lui Leur, leur religion Puis lorsqu'il les a sauvés Et qu'il les a ramenés sains et saufs Sur la terre ferme Les voilà qui redeviennent des Moucherikounes Hein? Qui, re, qui recommence à faire du shirk hein? Et le verset Dans sourate Luqman Qu'on a lu tout à l'heure également Que le shirk avait mentionné le Verset 32 dans sourate Luqman Dans lequel Allah wa Il mentionne à leur sujet Et quand une vague les recouvre Comme, comme des ombres Ils invoquent Allah Voir leur culte exclusivement à lui Et lorsqu'il les sauve En les ramenant vers la terre ferme Hein, certains d'entre eux deviennent réticents. Hein, donc ça, c'est des exemples de la part de ces gens-là. De la part de ces de ces gens qui faisaient le chirc à l'époque. Dans les moments de difficulté, ils arrêtaient de faire le chirc. Euh, également le verset 67 qu'on a lu tout à l'heure. Le verset 67 dans Surat Al-Isra. Et lorsque un, un mal vous touche ou un malheur vous touche dans la mer... Hein, vous perdez tout ce que vous vous invoquiez excepté lui excepté Allah puis lorsqu'il vous a sauvé vers la terre ferme vous vous détournez C'est-à-dire, vous vous détournez d'Allah et vous, vous retournez au shirk et l'homme est certes un ingrat donc ça c'est l'état des moucherikoun dans les, dans les moments de difficulté et de, de, de, de malheur il purifie leur adoration pour Allah seul Et lorsqu'ils sont forcés par rapport au, au, dans la mer, ils sont, ils, voient les, ils sont entourés par les vagues, euh, et euh, ils voient toutes sortes de malheurs s'approcher d'eux, là, ils purifient leur adoration pour Allah seul. Hein? Mais lorsqu'ils sont dans des moments d'aisance, des moments de tranquillité hein, et de sécurité, ils recommencent à faire le shirk avec Allah. Tandis que les mouchrikouns qui sont venus par la suite comme les moucherikounes de l'époque du shirk ou les moucherikounes de notre époque aujourd'hui, même, par, même parmi certains qui se disent musulmans, parmi eux, qui adorent des tombes et des morts, et bien leur shirk, c'est dans tous les moments, c'est permanent, c'est quelque chose qu'ils font dans les moments d'aisance, dans les moments de difficulté. Il n'y a pas de différence pour eux, dans ces choses-là. Euh, même que Le shirk dit même qu'en réalité, leur shirk, dans les moments de difficulté, devient plus, plus grave encore et plus grand encore que dans les moments d'aisance. C'est comme s'ils font plus de chers qu encore quand ils ont des difficultés. Et tu les entends crier les noms de Abdul Qadir. Ya Abdul Qadir, ya Cheikh Ahmad al-Badawi. Et, et selon yani, la tariqa, selon la, la personne, ils vont appeler un cheikh différent. Hein? Et Une fois j'avais lu un livre euh, écrit par... Euh, En fait, c'est une biographie de al Haj Omar, al Haj Omar Tal, Al-Fouti, qui, qui est un des, des, euh, des, des musulmans, de, disons, un des, des Tidjani. C'est un qui, qui a propagé la tariqa Tidjaniya euh, dans la région du Fouta, dans la région de l'Afrique de l'Ouest. C'était un qui, qui a fait la propagation de la tariqa tijaniya. Donc lui, j'avais lu un livre sur sa biographie, et dans, dans un endroit dans sa biographie il mentionnait à son sujet que euh, lorsqu'il est revenu euh, de, de la Mecque il est retourné il est passé je pense vers la, le, le Nigeria, et il a, il a vu une femme qui appelait abdel Qadir dans les moments de détresse alors il lui a dit cesse d'appeler abdel Qadir et appelle Ahmed Tijani euh, cesse d'appeler abdel Qadir et appelle Ahmed Tijan à la place. Et puis, euh, dans l'histoire, ça dit comme... Euh, elle a appelé Ahmed Tijan à la, par la suite. Donc, c'est pour dire il remplace un shirk par un autre shirk hein? Donc, c'est pour ça. Dans, dans, dans les livres d'histoire, il mentionne Al-Hajj Omar comme si c'était quelqu'un qui a propagé l'islam dans l'Afrique de l'Ouest. Alors que la réalité, c'est que lorsqu'il était en Arabie, en Arabie, lorsqu'il est allé faire le hajj, il a donné une allégeance à un des élèves d'Ahmed de, Tijani qu'il allait aller propager la tariqa tidjania en Afrique. Et donc, quand il est parti euh, en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'il a fait Il a combattu toutes les autres turcs pour imposer la sienne. Donc, en réalité, ce n'est pas... Euh, l'islam qu'ils qu voulaient propager mais plutôt la tariqa tijaniya et donc qu'est-ce qu'ils font ils, ils disent aux gens d'appeler Ahmed Tijan au lieu d'appeler les autres chouyours dans les moments de détresse et ils interdisent à, à quelqu'un qui entre dans, dans leur tariqa d'appeler un autre cheikh ou de suivre un autre sheikh d'une autre tariqa ou d'aller visiter la tombe d'un autre sheikh ils doivent uniquement visiter des chouyours de la tariqa tijaniya seulement Hein? donc ça c'est des exemples et ils pensent que toute personne qui est dans la tariqa tijaniya, elle va rentrer au paradis mais s'ils sont pas dans la tariqa tijaniya, ils rentreront en enfer hein? donc tout ça c'est des exemples d'égarement de la part de ces gens-là Et euh, yani, donc ça c'est dans les moments de détresse comme on a dit, ils font ça alors que les premiers mushrikoun ne faisaient pas de chèque dans les moments de détresse Faisait juste dans les moments d'aisance. Donc, euh, ça c'est pour montrer comment le shirk aujourd'hui, des gens qui font le shirk parmi les, ces gens-là, est plus grave que les premiers, parmi les gens qui, qui faisaient partie des mouchriquines comme Abu Jahl et Abu Lahab, et ainsi de suite. Ensuite, le shirk bin il dit, « nous ne nous disons أشرقوا بأنهم قالوا إن الملائكة بنات الله إن الملائكة بنات بنات الله ونحن لا نقول بنات الله وليس شركهم بدعائهم وإنما شركهم ب يعني بالبنات بقولهم إنهم بنات الله وإنهم ولد وإن وإنهم ولد الله هنا donc le cheikh al par la suite nous on les adore pas on dit pas que elles sont les filles d'allah on dit pas que allah a des filles on dit pas que les anges sont les filles d'allah les mushrikoun les premiers quand ils faisaient le, le, le, leur shirk c'était quoi leur shirk c'était de dire que les anges sont les filles d'allah nous on dit pas que Elles sont les filles d'Allah Donc, leur shirk euh, Les, les, les mouchrikoun d'aujourd'hui un, de, un des arguments Qu'ils essaient de ramener pour se justifier Pour dire qu'ils font pas de shirk Ils disent, eux les, les premiers mouchrikoun Leur shirk c'était En faisant euh, C'était pas en faisant des invocations C'était en disant qu'ils ils sont les filles Elles sont les filles d'Allah Que les anges sont les filles d'Allah euh, Ou bien que Allah a un fils ساس تلوح الشرك. الشيخ الزين. نقول له لا هم قالوا هذا وكفر بهذا وهذا هذا كفر مستقل. من نسب الله الولد ومن نسب لله الولد هذا كفر مستقل. قال بنات الله أو المسيح قال ابن الله أو العزير هذا كفر مستقل. ودعاؤهم والاستغاثة بهم كفر مستقل. والمشركون جمعوا هذا وهذا فإذا, دعو دع فإذا دعوتهم مع الله واستغفت بهم قد وقعت في الشرك وإن لم تقل إن الملائكة بنات الله وإن لم تقل عيسى ابن الله والعزيز ابن الله أو والعزير ابن الله تكون صرفت له العبادة وتستغيث به وتنظر له وهذا من الشرك قال تعالى قال جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس جميع الناس كانوا لهم أعداءا وكانوا بعبادتهم كافرين سمى دعاءهم عبادة قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قتمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم سما دعاءهم شركا وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون samaa samaahum kafara bidu'a almalaiika wa du'a al-anbiya wa du'a al-salihin wa illam yaqulu banat wa annahum donc le Sheikh explique un point important ici parce que comme on a entendu dans qu'est-ce qu'on a traduit tout à l'heure dans la dernière partie c'est que eux ils disent nous on on les adore pas parce qu'on dit pas que elles sont les filles d'allah Hein, où on dit, ne on dit pas par exemple que Isa est le fils de Dieu Donc on ne l'a pas adoré en dehors d'Allah Et donc ils essaient d'utiliser ça comme argument Donc le chèques, ils, on leur répond, on dit non Eux, ils ont dit ça, ils ont dit hein, Et ils ont mécru par les deux C'est-à-dire les, les moucherikounes, ils ont dit C'est vrai qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah Et ils ont mécru pour ça. Et ils ont aussi mécru parce qu'ils les ont invoqués et adorées en dehors d'Allah. Mais le fait de dire qu'elles sont les filles d'Allah, c'est un kouf séparé et un kouf indépendant de l'autre. Donc, euh, il faut pas mélanger les deux. Celui qui a attribué à Allah un fils, ça c'est un kouf indépendant de l'autre. Et celui qui dit que Allah a des filles ou que le Messie, Isa, Ibn Maria, Ibn Maryam, que ça c'est le fils de Dieu, ou que Uzair c'est un fils d'Allah, ça c'est un shirk indépendant, et c'est un kouf indépendant. Et le fait de les invoquer, et de les appeler au secours, ça c'est un autre shirk indépendant aussi, indépendant de, du fait d'attribuer de, de, à Allah un fils. C'est comme par exemple, si quelqu'un dit, euh, il invoque le prophète Mohammed sallallahu alayhi et il appelle au secours le prophète Mohammed sallallahu alayhi dans les moments de détresse. Puis tu lui, tu lui dis, mais non, pourquoi tu, pourquoi tu appelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi Tu dois adorer Allah seul, et ça c'est du shirk. Il dit, oui, mais je ne dis pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi est le fils d'Allah. Donc ce n'est pas du shirk. Tu lui dis, non, le fait de dire que c'est le fils d'Allah, c'est un coffre indépendant et séparé, et le fait de l'invoquer en dehors d'Allah, ça c'est un autre coffre un autre shirk indépendant de, de, du fait de dire que c'est un fils. Et ça ça me rappelle justement un exemple qui m'est arrivé justement lorsque j'ai entendu des, euh, des Ahbash une fois qui étaient en train de faire la dawa à un chrétien j'étais vraiment, euh, vraiment étonné parce que je me dis regarde comment ces gens là appellent ce chrétien là à devenir musulman puis une fois qu'il est devenu musulman ils, ils lui disent que c'est correct d'invoquer d'autres que Allah. Subhanallah. Donc, tu es en train de essayer de le faire sortir de, du christianisme pour le faire rentrer dans un autre shirk, dans un autre exemple d'égarement. De, Donc, je, je leur ai demandé à ces Ahbash, je leur ai dit, si ce chrétien-là, il devient musulman, il accepte l'islam, il dit, « La ilaha illallah, Muhammad Rasoulullah. selon vous, est-ce que s'il continue à, à, à demander l'aide de d'Issa, et a demandé l'aide de Mariam est-ce qu'il va être quand même musulman ils ont dit oui il va quand même être musulman j'ai dit subhanallah donc ça veut dire que ces gens là ils ont rien compris à l'islam, ils savent même pas qu'est-ce qui fait rentrer dans l'islam et ils savent même pas qu'est-ce qui fait sortir de l'islam autre, un autre exemple de ça c'est quand j'ai entendu des, des gens qui suivent euh, Farrakhan Louis Farrakhan aux états unis ceux, que, ceux que, qui se font appeler parfois les plaques musulmans Nation, Nation of Islam, nous on les appelle Nation of Koff, parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Donc, parmi leurs croyances, c'est qu'ils croient que Elijah Mohammed, Elijah Mohammed, ils croient que c'était un prophète envoyé euh, aux Noirs américains, à Detroit, au Michigan, et que c'est un messager de Dieu. Donc ça, c'est un Koff. C'est pareil. Déjà de croire qu'il y a un prophète après le prophète Mohammed, ça c'est un couf déjà clair. Et ils disent, ils disaient en plus de ça qu'il euh, y a un homme qui est venu avant, qui s'appelait Fard Mohammed, et c'est lui qui a enseigné l'islam à Ilha de Mohammed. Il croit que c'était Dieu en personne qui est venu sur Terre. Hein, donc il croit que Dieu est venu sur Terre dans la forme de cet homme, qui s'appelait Fard Mohammed. Et qui a enseigné à Eladja Mohammed l'Islam Et qui a fait de lui un messager et un prophète Donc ça c'est un autre coffre aussi de, de dire que Dieu est devenu un homme Et le plus drôle et le plus incroyable c'est c'est pas drôle en réalité, c'est très grave Mais mais c'est pour dire que tu, tu ris de, de l'idiotie Et de la stupidité de ces gens-là d'une certaine façon Parce que ils étaient en train de parler avec un chrétien Pour lui dire que Jésus, ce n'est pas Dieu, et pour l'appeler à cesser de croire que Jésus est Dieu ou Fils de Dieu, ou trois en un, ou en la Trinité. Je lui dis, vous êtes en train de lui dire qu'il doit arrêter de croire en la Trinité, et qu'il doit cesser de dire que euh, Jésus est un Fils de Dieu, ou des choses de ce genre, ça c'est bien, mais... Qu'est ce que vous dites de votre propre croyance à vous, lorsque vous dites que Fard Mohammed est devenu un homme, euh, était Dieu qui était devenu un homme sur la terre et qu'il est venu enseigner à Elaj de Mohammed. C'est pas la même chose ça? C'est la même chose que qu ce que les chrétiens croient. Donc vous êtes en train de les faire sortir d'une croyance de Kouf et de Shirk et les ramener vers une autre croyance de Kouf et de Shirk. Hein Mais c'est comme ça les gens de, de Bida et les gens de Kouf et les gens des garments, ils se contredisent eux mêmes tout le temps. Hein, constamment, comme ça Donc tu les vois en train de, de vouloir euh, Réfuter les chrétiens Et de leur dire une chose Comme s'ils de Ils disent, il ne faut pas dire que Jésus C'est le fils de Dieu Mais mais de l'autre côté Ils, ils permettent d'adorer autre que Allah Et d'appeler les morts Et d'appeler les saints, et d'appeler les prophètes Donc, je, je leur ai dit, si vous priez à Jésus, à Marie Est-ce que ça c'est du shirk Ils ont dit non Le shirk c'est juste si tu dis qu'il est fils de Dieu Ça, c'est de l'ignorance et c'est de l'égarement. Et c'est pour ça que le cheikh ici, il dit, c'est un coffre indépendant et séparé. Ça veut dire que si quelqu'un, un, un, un individu quelconque, qu'il soit musulman ou non, il, il, euh, il prie autre que Allah, comme par exemple, il prie au prophète Mohammed, ou il prie à un wali ou à un saint, ou il prie à Isab Maryam ou à sa mère. Hein? sans dire que c'est le fils de Dieu, ça c'est « shirk ». Déjà, en soi, ça fait sortir de l'islam, c'est « kouf ». Mais s'il si rajoute à ça le fait de dire que c'est le fils de Dieu, ça c'est un kouf supplémentaire. C'est un kouf par-dessus l'autre kouf et l'autre « shirk ». Donc, ce n'est pas, pas le fait de dire seulement qu'il est le fils de Dieu qui est un kouf, et que si tu l'invoques, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que ces gens-là prétendent Les deux sont deux formes de courbes séparées. Et si tu les mets les deux ensemble, ça fait un, un courbe doublé encore. Hein ça fait deux courbes superposées, un par-dessus l'autre. Et c'est ça que ces gens-là n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont rien compris du Tauchid. Le premier, c'est une forme de shirk dans ar Et le deuxième, c'est un, une forme de shirk dans al c'est le shirk qui s'associe avec Allah dans la souveraineté et dans la, dans, dans la seigneurie, que du fait de croire que hein, tu associes avec, tu attribues à Allah un fils ou des choses de ce genre. Ça, c'est un shirk dans ar Arouboubia. Et l'autre shirk, c'est un shirk dans l'adoration, que tu invoques d'autres que Allah. Donc, si tu fais un shirk dans Arouboubia, que tu tu associé avec Allah dans la création ou dans le fait d'avoir un fils ou des choses comme ça, tu as attribué à Allah un fils ça c'est un kufr indépendant et si tu invoques d'autres que Allah et tu adores d'autres que Allah, ça c'est un kufr indépendant aussi donc ça c'est très important à comprendre le sheikh il dit donc il dit ils dit les ont réuni les deux formes de kufr le D'attribuer à Allah Et le couvre D'adorer autre que Allah Et d'offrir à autre que Allah Une forme quelconque d'adoration Donc si tu les as euh, Invoqués Ou euh, appelés en dehors d'Allah Ou avec Allah Et que tu les as appelés au secours hein, Et tu les, tu cherches les, tu les appelles dans, dans des moments de détresse Pour qu'ils viennent te sauver Alors qu'ils sont morts dans leur tombe hein, Alors là tu es tombé dans le shirk Même si tu n'as pas dit à leur sujet, ou même si tu n'as pas dit à propos des anges qu'elles sont les filles d'Allah, même si tu n'as pas dit à propos de Issa que c'est le fils d'Allah, ou à propos de Uzair que c'est le fils d'Allah, du moment que tu as offert à autre que à Allah une femme quelconque d'adoration, comme par exemple d'appeler au secours autre que Allah dans les moments de détresse, dans des choses que seul Allah peut faire... Ou bien de faire des vœux pieux pour autre que Allah, en ce cas-là, tu as commis du shirk. Et il mentionne des preuves à ce sujet-là, comme le verset 18 dans Surat al-Djinn, dans lequel Allah Ta'ala dit « Et n'invoquez personne avec Allah. » Et le verset 5 et 6 dans Surat al-Ahqaf, « Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne peut ni lui répondre jusqu'au jour de la résurrection, et qui sont insouciants et indifférents de leurs invocations ?» Et lorsque les hommes seront ressuscités, tous les hommes, hein, ils seront des ennemis pour eux. Et ils renieront leur leur adoration pour eux. Donc, Allah a appelé leur invocation une adoration. Dans ce verset-là, il a mentionné comme c comme, comme étant du kouf et du shirk. Le verset 13 et 14, dans le surat Fatir, Allah dit... Hein, Ainsi est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Et ceux qu'ils qu invoquent en dehors de lui, ils ne possèdent même pas la pellicule sur, euh, qui recouvre le noyau d'une date. S'ils les invoquent, ils ne les entendent pas. C'est-à-dire, si vous les invoquez, c'est-à-dire vous invoquez ces idoles, ou ces hommes pieux, ou ces morts, ou des choses de ce genre, ils ne peuvent pas entendre votre invocation. Et même s'ils pouvaient entendre votre invocation ils ne sauraient pas vous répondre et vous exaucer. Et au jour de la résurrection, ils renieront le shirk que vous faisiez avec eux. Donc, Allah a appelé leur invocation du shirk dans ce verset-là. Et dans le verset 117, dans le surat al muminun Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, alors son jugement n'appartient qu'à Allah ». Hein, et certes, il ne fait pas il ne donne pas le succès aux mécréants et quand Allah dit et son jugement appartient à Allah, ça c'est une menace, c'est une menace, c'est à dire que son, son châtiment est tellement grave et tellement grand que c'est pour nous dire son, son jugement appartient à Allah parce que son jugement est très très grave et tellement grand tellement sérieux. Donc le cheikh dit ensuite Donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a appelé Allah subhanahu wa ta'ala les a appelé kuffar parce qu'ils ont invoqué les autels parce qu'ils ont invoqué les prophètes parce qu'ils ont invoqué les hommes pieux hein? même s'ils n'ont pas dit que elles sont des fils d'Allah même s'ils ne disent pas Le cheikh il continue donc à expliquer un peu plus ce point-là. Il dit: إثباتُ الوَلاَدِ كفر مستقل أو, أو كفر مستقل الدين kufrun ما الله كفر مستقل ما الله كفر مستقل يقول غير Donc, le shaykh il dit le fait d'affirmer à, à Allah euh, qu'il a un fils, ça c'est un kouf séparé, un kouf indépendant, c'est-à-dire, c'est un kouf supplémentaire, différent de, de l'autre. Et celui qui invoque les anges, qui appelle les anges, les morts, les, les hommes pieux, les saints, ça c'est un kouf indépendant aussi. Et celui qui insulte la religion, ça c'est un kouf indépendant aussi, hein, un kouf séparé aussi. Et euh, celui qui rend halal ce que Allah a rendu haram, ça c'est un kouf indépendant aussi. Comme celui qui rend halal l'adultère ou la fornication qui dit que c'est permis, ça aussi c'est un kouf indépendant. Le fait de faire tomber les obligations d'Allah, ça c'est un kouf indépendant aussi. Comme celui qui dit par exemple que la salat n'est pas obligatoire ou que le hajj n'est pas obligatoire avec la capacité ou que la zakat n'est pas obligatoire ça c'est un kouf indépendant donc ça veut dire que quelqu'un peut faire le kouf par plusieurs choses en même temps c'est pas nécessaire que ce soit une seule chose qui, qui le fait, de, qui le fasse devenir mécréant donc quelqu'un peut devenir mécréant par une de ces choses là ou il peut devenir mécréant avec toutes ces choses là ensemble c'est à dire que C'est des, des, des catégories ou des formes de kouf Différentes C'est ça que ça veut dire Mais que si tu en as une de celles-là C'est suffisant pour te faire sortir de la foi Et si tu les as toutes ensemble C'est encore pire C'est ça que ça veut dire hein? Donc euh, si quelqu'un Supposons quelqu'un, un chrétien par exemple Il dit qu'Allah a un fils Donc ça c'est un kouf Et en plus il, il invoque les anges et il, il invoque les, les morts et les saints Ça, c'est un autre coffre encore, encore par-dessus le premier. Et s'il il insulte la religion, c'est un autre coffre par-dessus les autres. Et s'il il rend halal qui est haram, ça c'est un autre coffre par-dessus. Et s'il fait, il, il, il rejette les obligations religieuses, ça c'est un autre coffre. Et ainsi de suite. Et ça peut continuer comme ça. Donc le chrésie, faînqal alaka inna au liya Allah la kofun alayhim wallahum yhzn yhznon. والملائكة، والملائكة من أولياء الله، والصحابة من أولياء الله، واللات من أولياء الله. فقل نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أسباب أعمالهم الصالحة، ولكن ليس معناه أنهم يدعون مع الله هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أعمالهم الصالحة. ولكن ليس لك أن تدعوهم مع الله، ليس لك أن تستغيث بهم، ليس لك أن تسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ها، وتفريج الكروب أعمالهم، لهم كرامات ولهم أعمالهم صالحة، ولكن ليس لك أن تدعوهم وأن تشرك بهم، بل الذي عليك أن تحبهم مثله. وأنت تأسى بهم في الخير ولكن ليس لك أن تدعوهم من دون الله كما أنه ليس لك أن تدعو الأنبياء والصالحين لكونهم أو لكونهم أولياء الله حق لكن هذا لا يجب أن يدعو أن يدعو مع الله كما أن الرسل والأنبياء حق ولكن ولكن يدعون مع الله لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم هذا يتضح بطلان هذه الشبه وأن المشركين في ضلال بعيد وفي عما عن الحق كما قال جل وعلا سم بكم عمي وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كلن عام بل هم أضل سبيلا وقال تعالى, وقال تعالى, وقال تعالى خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ضَلُّوا عَنِ الْهُدَى وَلَمْ يَفْهَمُوا الْحَقَّ مَعَ بَيَانِ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا كَانَ لِيُضِلَّ قَوْمًا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ تبشر وتنذر وأنزل الكتب تبشر وتنذر ولكنهم في صدود وإعراض وبعد عن كلام الله المنصوص والإقبال عليها وأخذ الفائدة منها والحق بل يغلب التبع أهوائهم بل يغلب بل يغلب التبع أهوائهم وتقليد أسلافهم نسأل الله العافية. Donc le Cheikh, il termine ensuite en disant euh, un autre exemple des, des Shubuhat, des euh, de notre époque. Et euh, on a mentionné cette Shubha déjà, mais c'est euh, comme un exemple que le Cheikh veut ramener. Il dit, et s'ils si te disent par exemple, mais les, les, les Auliyah, c'est-à-dire les hommes pieux rapprochés d'Allah, les alliés d'Allah, ils n'auront nulle, nulle crainte et ils ne seront pas attristés. Et les anges font partie des, des Auliyah d'Allah et, et les Sahaba font partie des Auliyah d'Allah Et al fait partie des Auliyah d'Allah euh, Donc, tu leur dis, oui Les Auliyah d'Allah, n'auront pas de crainte Et ils ne seront pas attristés Mais c'est à cause de leurs œuvres, De leurs bonnes oeuvres Mais ça, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent être invoqués avec Allah Hein Eux, ils n'ont pas de crainte, ils ne sont pas attristés, et ils ont, et ils ont des bonnes œuvres qu'ils ont faites. Mais ça, ça ne veut pas dire que toi, tu as le droit de les invoquer pour ça, avec Allah. Hein? Donc, tu, tu ne dois pas les, les appeler au secours avec Allah. Tu ne dois pas leur demander de régler tes problèmes et de libérer tes mal, de tes malheurs, hein Ça, c'est leurs actes. leurs actions peuvent rien faire pour toi. C'était leurs actions, c'est pour eux. Hein? Si tu veux, euh, Yanni, le chef, il dit eux, ils ont des miracles, ça des prodiges, ils font des prodiges. Hein? Ils ont des, des bonnes œuvres qu'ils ont faites. Mais euh, Yanni, ça, ça te donne pas la permission de les invoquer et de faire le shirk avec eux. Qu'est-ce qui est obligatoire pour toi de faire par rapport à eux? C'est de les aimer en Allah Et de les prendre comme un exemple dans le bien hein? Mais tu n'as pas le droit de les invoquer avec Allah hein? De la même manière que tu n'as pas le droit d'invoquer les prophètes Et les, les hommes pieux Parce qu'il euh, y en a sous prétexte que ce sont des alliés d'Allah Ou des, des hommes rapprochés d'Allah des, des hommes véridiques ou qu'ils réellement rapprochés d'Allah. Le fait qu'ils soient rapprochés d'Allah, ça ne te permet pas de les invoquer avec Allah, et de les prendre comme intermédiaires entre toi et Allah dans l'adoration. Donc, euh, ça c'est quelque chose qui vient clarifier de la fausseté de la chou, des choubouhats, des mouchriquines, et qui vient montrer à quel point ils sont dans l'égarement lointain Et comment ils sont aveuglés de la vérité Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de, de ça Et il mentionne à leur sujet Qu'ils sont sourds, muets et aveugles Dans le verset 18 dans Surah Al-Baqarah Et il dit dans le verset 44 dans Surah surat Al-Furqan Est-ce que tu penses que la plupart d'entre eux écoutent hein, Ou réfléchissent Ils ne sont que comme des bêtes Même qu'ils sont plus égarés du chemin encore Et le verset 7 dans surat al-Baqarah Dans lequel Allah subhanahu wa dit Allah a scellé leur cœur Et leurs oui, leur, leur, leur, leur oui Et il a mis un voile sur leurs yeux Donc ils se sont égarés de la guidance hein, Et ils ne comprennent pas la vérité Alors que Allah subhanahu wa l'a clarifié clairement Et le verset 115 dans surat Tauba Dans lequel Allah subhanahu wa dit Wa Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas égarer Allah ne va pas Allah ne va pas, Allah ne va pas égarer un peuple après les avoir guidés jusqu'à ce qu'il leur ait jusqu'à ce clarifié ce qu'ils doivent craindre Et euh, il dit donc Allah a envoyé les messagers comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur et il a fait descendre les livres pour, avertir, pour annoncer une bonne nouvelle et pour avertir hein, contre le châtiment mais ces gens-là se détournent ces gens-là se détournent de la vérité et du message d'Allah et ils s'éloignent de la parole d'Allah et des textes de la révélation Et ils refusent donc de se tourner vers quest ce que qu'Allah a révélé et ils refusent de prendre les points bénéfiques et la vérité qui sont mentionnés dans ce qu'il a révélé. Et ces gens-là se laissent prendre par leur passion et par également les traditions de leurs ancêtres qui sont contraires à la vérité également. Donc ça c'est euh, la fin donc de l'explication du Cheikh Nubaz par rapport à ce point-là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, inshallah, on va lire ensemble les questions. On va lire ensemble les questions et réponses du cours de ce cours qui ont été posées au cheikh. Euh la première question, ar-Rafida, hal al-ikhtilaf ma'hum fi al-furu'. Le جواب al-ikhtilaf fi al-aqida. Ils اعتقدون fi ahl al-bayt yad'unhum ma' Allah Yashisuna bihim ينظرون al مثل al يفعل Ma'ala Al-Mushrikun Al-Acharuna Ma'alat al-Ozza salihin. Donc la première question qui pose au Sheikh c'est à propos de Rafidah, les Rafidah, la Euh, Est-ce que la divergence avec eux, c'est une divergence dans les, dans les branches de la des, des de, dans les proches de la religion, ou bien c'est dans les fondements Donc le chef, il répond en disant que c'est une divergence dans les fondements. C'est une divergence dans la croyance euh, du fait que eux, ils ont une croyance à propos de la famille du prophète al euh, Ils croient, par exemple, à propos des Descendants de Ali radiallahu anhu, que ils ont euh, des pouvoirs, et euh, yani, divins, et qu'ils ont des caractéristiques divines. Comme par exemple, ils pensent qu'ils connaissent l'invisible et qu'ils contrôlent le, le, les atomes du monde et ainsi de suite. Donc, ils ont une croyance à propos de leurs douze imams, qui sont les douze descendants de Ali radiallahu anhu. Donc, ça c'est un exemple de, de croyance à propos de, de, ces, de ces êtres humains-là, qui est euh, semblable à la croyance des chrétiens vis-à-vis -vis de Jésus. Isa, nous, Marie. Et en plus, ils les adorent en dehors d'Allah. Donc, ils les prennent comme des êtres hein, qui méritent l'adoration. Ils les invoquent en dehors d'Allah. Ils, ils, les, ils les appellent au secours en dehors d'Allah quand ils ont des malheurs. Euh, ils font des vœux pieux pour eux à leurs tombes et ils aiment élever les tombeaux et même construire des tombes euh, construire des mosquées sur les tombes et, et en réalité ce sont eux qui ont commencé euh, cette innovation dans, dans la Ummah ce sont eux qui ont commencé cette bid'ah dans la Ummah de, de construire des mosquées et des mausolées et des dômes sur les tombes des hommes pieux ça c'est eux qui ont commencé ça et puis après les soufis Ils ont pris ça, ils l'ont ramené un peu partout dans le monde musulman par la suite. Donc ça c'est par rapport ça c'est leur exemple de shirk qu'ils font. Et ils font donc les ils font exactement la même chose que les autres mushrikoun faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs idoles, Allat et Al-Uzza et avec les anges et les prophètes et les hommes pieux. Le cheikh il dit ensuite le الجواب يبين له إنه جاهل ويوض ويوضح له ما هي عقيدتهم عقيدتهم الغلو في آل البيت الغلو في علي على الأخص والحسن والحسين وفاطمة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الحسن والحسين وعلي ويزعمون أنهم ينفعون من استغاث بهم ويخلصونه وينجونه من عذاب الله وأن الله جعل لهم كرامة وبعضهم يعتقد أن علي أن علي هو النبي وأن جبريل خان الرسالة ويسمونه ويسمونه ويسمونهم المخونه وبعدهم يغلو يغنوا فيه أنه إذا دعوه نفعهم وإذا استغاثوا كشف كربتهم كشف كربتهم ولهذا كثير منهم يقول يا علي يا علي وإذا قام إذا قام وإذا قعد يا حسين يا حسين يا فاطمة مثل ما نقول يا الله يا الله Subhanallah. Donc euh, le cheikh il dit qu -ce que, La question ensuite qui a été posée Quel est le verdict au sujet de la personne qui dit cette parole C'est-à-dire la personne qui dit que la divergence qu'on a avec les rafidats C'est seulement dans les branches, certaines règles ou certaines pratiques de la religion Ce n'est pas dans les fondements Qu'est-ce qu'on dit à propos de cette personne Le cheikh il dit On clarifie Que cette On lui clarifie à cette personne qu'elle est ignorante de leurs croyances Et on leur clarifie quelle est leur croyance. Hein? Leur croyance, c'est l'exagération au sujet de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exagération à propos de Ali en particulier, anhu, et aussi à propos de Al-Hassan ou Al-Hussein et de Fatima, Et les, hein, fille, les, et les filles du prophète, alayhi wasallam, et en particulier Al Hassan al Hussein et Ali, et ils pensent qu'ils peuvent profiter ceux qui les appellent là, euh, au secours dans les moments de détresse, et ils pensent qu'ils peuvent venir les sauver, hein, et qu'ils peuvent même les sauver du châtiment d'Allah, et que Allah leur a donné des prodiges ou des choses comme ça. Et, et vous voyez que Parmi les gens qui ont cette idée-là par, Parmi les gens qui pensent cette idée-là Que la personne Que la personne mentionne dans cette question C'est-à-dire que De dire que les Rafidah Ils ont seulement des divergences dans, euh, dans les branches de la pratique religieuse Mais pas dans les fondements Il y a euh, par exemple Yusuf Al-Qardaoui qui dit ça Et euh, avant lui il y avait euh, Aussi euh, Mohamed Al-Razali celui qui est mort dernièrement là, dans, le, dans ce siècle et, euh, et qui fait partie aussi des Ikhwan et il euh, y a le fondateur de la secte des, des frères musulmans Ikhwan al-Muslimoun qui lui aussi avait cette idée hein, Hassan al-Banna qui fait partie de ceux qui disaient euh, à propos des, des Rafidah qu'ils ont juste des divergences dans certaines pratiques religieuses que c'est un madhab différent, mais que dans les fondements, on est tous, tous d'accord, on est tous ensemble. Et ça, c'est des mensonges de la part de ces gens-là. Et, et en même temps, euh, la raison pour laquelle ils considèrent qu'il n'y a pas de divergence dans les fondements, c'est parce que eux ils font la même chose que les rafidats. C'est-à-dire que les rafidats, eux, ils exagèrent. A propos de Ali radiyallahu anhu A de Al-Hassan ou Al-Hussein ou Ahlul Bayt Et ils les adorent en dehors d'Allah Tandis que Eux, ces gens-là, qui sont des soufis Comme Hassan al-Banna et d'autres Eux, ils exagèrent à propos De leur de leur chououk soufi Et de leur saint Ils vont à leur tombe et ils les appellent en dehors d'Allah Et ils font l'exagération Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam hein, Ils font plein d'actes de shirk Et ils ont plein de croyances de shirk Et ne ils, euh, ils condamnent pas le shirk que font les soufis et les autres parmi les gens des garments dans la ouma. Donc c'est normal que par la suite ils vont dire à propos des rafidahs qu'ils n'ont pas de divergence dans les fondements puisque eux-mêmes ils ont les mêmes fondements que les rafidahs par rapport à leurs bidha ah et leurs égarements eux aussi. Donc c'est pour ça qu'ils s'excusent les uns les autres. Hein, ils s'excusent les uns les autres dans leurs égarements parce que eux-mêmes, ils sont en accord avec le shirk que font les Rafidats et ils font le même, la même chose qu'eux. <coughs> Donc, euh, le chirque, il dit, euh, ensuite, il dit, certains d'entre eux, certains d'entre les Rafidats, ils croient même que Ali, euh, il croit que c'est un prophète il croit que c'était lui le, qui devait être le prophète et que Djibril a trahi le message hein, au lieu de donner le message à Ali, anhu, il l'a donné à, au prophète Muhammad, sallallahu sallam, donc, euh, pour eux Djibril c'est un traître hein, à cause de ça et ils l'appellent le traître en parlant de Djibril et certains d'entre eux ils exagèrent même à ce sujet là hein, et ils, ils, ils invoquent Ali Ils, ils, ils appellent Ali dans les moments de détresse Pour qu'il vienne les, les, les libérer les, les délivrer Et ils disent Ya Ali, Ya Ali hein? Ils appellent Ali pour qu'il vienne les sauver et, et des fois, parfois Quand un d'entre eux il va s'asseoir Il dit Ya Hussein Ya, Hussein, ya Fatima hein? De la même manière que nous on dit Ya Allah hein? Nous Quand on a besoin d'appeler Allah On dit Ya Allah surna, Ya Allah Arifna eux ils disent la même chose mais au lieu dire Allah ils disent ya Ali ya Hussein et les soufis disent ya Abdul Kader ya Rifaï ya Chadhli Ahmed lieu de dire ya Allah hein est-ce que c'est Allah pourquoi vous vous laissez Allah et puis vous à des c'est comme les qui disent Allah Et même dans certaines mosquées, tu vois, ils ont écrit sur le mur, « Ya Allah » et à côté « Ya Mohammed ». La même écriture, comme si c'est la même chose. Tu appelles Allah ou bien tu appelles Mohammed, pour eux c'est la même chose. A'ouzoubillah. Ça c'est le shirk. Donc le shirk dit ensuite, « Tu viens de voir le kutub dans les aswaq et les maqtabat, tu crois que les salafes ne sont pas les salafes, ils ne sont pas les ma'ani et les khaïfi. » Le réponse est là, « Tafuïd le khaïfi, seulement ». والذي يقول تفويض المعاني غلط مذهب السلف تفويض الكيفية نعرف نعرف معنى الرحمن نعرف معنى الرحيم نعرف معنى السميع نعرف معنى البصير نعرف معنى العزيز الحكيم نعرف لكن الكيفية لا نعلمها كيف رحمته كيف استوى كيف استوى كيف علمه لا نعرف الكيفية a ulai al-mufawidah Wa huwa madhabun Donc, le sheikh, il dit que On lui a posé la question Il y a certains livres dans les marchés, dans les librairies Qui, euh, qui affirment la, que la croyance des salaf, c'était le tafwid, Et que c'était le tafwid de la signification des attributs Et du commun des attributs aussi Les deux ensemble Donc, le shaykh, il répond, il dit non Le tafwid du commun seulement. C'est seulement le, le madhhab des salaf, c'est de faire le tafwid du commun, mais pas de la signification, parce que la, la, le tafwid de la signification, c'est une erreur. Hein? La voie des salaf, c'est de faire le tafwid du commun, parce qu'on connaît la signification de ar-Rahman, qu'est-ce que ça veut dire On sait qu'est-ce que ça veut dire ar-Rahim. On sait qu'est-ce que ça veut dire al-Samir. On sait qu'est-ce que ça veut dire al basir On sait qu'est-ce que veut dire Al-Adiz Al-Hakim, mais le commun, on ne sait pas. On ne sait pas comment est la miséricorde d'Allah, comment il s'est élevé au-dessus du, du trône, euh, comment est sa science. Hein? On ne connaît pas le commun. Donc, ceux qui, qui disent que le tafwid des salaf c'est de nier le, la signification, ça c'est ce qu'on appelle Al-Mufawidah. Hein? et ça c'est une, une croyance qui est totalement fausse pourtant tu vois aujourd'hui les, les gens de comme les Asha'ira les Asha'ira, les hein? ils font le tafwid. et même tu vois par exemple dans les livres d'Ikhwan comme Hassan al-Banna il a écrit un livre qui s'appelle Al-Aqa'id et dedans il attribue le tafwid aux salaf il attribue le tafwid aux salaf et il prétend que le tafwid des salaf était de nier la signification des attributs. Et ça, c'est totalement faux. Et c'est un mensonge contre les puisque puisqu'ils connaissaient la signification. Qu'est-ce qu'ils niaient C'est le commun hein? des attributs. Comme l'imam Malik, comme il l'a dit, l'imam Malik, il a dit cette parole célèbre, hein? Donc euh, il a dit, l'istiwa, le fait qu'Allah est, est élevé au-dessus du trône, ça c'est quelque chose qui est connu dans la langue arabe. On sait sa signification. Et, et le, le commun est inconnu. C'est ça qu'on ignore. On ignore le commun. Et c'est obligatoire d'y croire. Et de poser ce genre de questions à propos des attributs de commun, du commun, ça c'est une innovation. C'est ça la voie des salaf, c'est d'affirmer les attributs tels qu'elles sont et d'admettre de, de, et de reconnaître leur signification mais de nier le commun. C'est-à-dire, pas de nier le commun dans le sens qu'il n'y euh, a pas de commun, de nier le commun, c'est-à-dire de nier la connaissance du commun. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas connaître le commun des attributs d'Allah. C'est seulement Allah qui connaît comment sont ses attributs hein? et il nous l'a pas révélé.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 Donc euh, ils ont posé la question au Cher à propos de la personne qui ne prie pas, c'est-à-dire la personne qui prie jamais euh, et de, le fait de dire d'elle qu'elle est, qu est dans le coffre. Euh, et est-ce que on doit faire la prière sur elle si elle meurt ou non? Le sheikh, il dit si On sait de la personne qu'elle ne fait pas la salat euh, On ne prie pas sur elle Et il est kafir Et la question ensuite Est-ce qu'on on applique sur lui le, le, le, le mot kof Ou le terme du kof? Le shaykh il répond Il dit oui Parce que le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam a dit Entre l'homme et la mécréance Il y a l'abandon de la salat Hein Donc ça c'est la position de Cheikh bin Baz et de tous les ulamas de l'Arabie Saoudite en général à propos de cette question-là. Et c'est une position parmi les positions des salaf à ce sujet. C'est-à-dire que l'imam Ahmad avait aussi cette position-là. Et d'autres aussi parmi les salaf. Le Cheikh il dit une autre question. shia wal wa Hal alayhim Donc, on a posé la question au à propos du commun d'entre les rafida et les, les, ah, les euh, est-ce qu'on applique sur eux le terme du kuff Le sheikh, il répond il dit, il, il les suive, il les ils ils les suivent s'ils croient en la même chose que eux ils saison la même croyance de quraish e, like, ensuite la like question idha kana yudafi'u an ar jahlan wa idha bayyanta lahu wa قال الشيخ والغالب التعصب Donc ici euh, la personne a posé la question et si la personne défend les Rafidra par ignorance de leur, euh, de leur croyance ou de leur religion. Euh, et si on leur explique ça, il dit hein, toi tu es un fanatique ou bien il ne veut, veut pas entendre. Le cheikh il dit euh, soit qu'il soit qu'il il dit ça par ignorance ou par parce qu'il il est Euh, une, il suit aveuglément il, il suit fanatiquement euh, et la plupart du temps c'est comme ça les gens suivent avec fanatisme avec ignorance hein, avec fanatisme aveuglément ils veulent ils ils même s'ils savent la vérité ils ne veulent pas accepter une autre question ya Cheikh four he الجواب نعم مثل الذي يدافع عن ابي جهل وعتب ابن ابي ربيعه اوكي زي celui qui défend ces gens-là avec fanatisme est-ce qu'il devient mécréant oui dis oui c'est comme celui qui défend Abu Jahl et Utba ibn Abi Rabi'ah qui défend ceux qui font ce genre de shirk c'est la même chose الجواب يبين له عقيدتهم ويقال له اما تعرف يدعون علي يستغيثون باهل البيت ينظرون عقيدتهم. والعزة ومنات وهبل والأصنام التي عند من sur le même sujet le cheikh la personne qui Qui dit ça, qui les défend Il connaît pas leur croyance Il veut pas entendre la réponse Le chèque dit on, leur, on lui clarifie leurs croyances On leur dit Ne sais-tu pas qu'ils invoquent Ali Qu'ils appellent euh, au secours Les descendants de la famille du prophète Qu'ils font des voeux pour eux C'est ça leur aqida Comme ce que faisait Kureish Avec Allah, Al-Uzza, Manat et Hubal. Et les autres idoles qui étaient auprès de la Kaaba, c'est comme par exemple les adorations qu'ils leur offraient, comme l'invocation et le fait d'appeler au secours et des choses de ce genre. Une autre question ensuite. Et Achir bin Nisbati, il a alima an an hade ta'j al rafidi wa an bi'zahatahu ma'roofa 'an al nas. Signifie bi'zahatun موجودة في الأسواق. هل يحذر الناس ح هل يحذر منه على أساس أو هل هل يحذر منه على أساس أنه ما يشترون منه ويقال للناس لا لا تشتروا منه هذه البضاعة حتى يد يدعمونه أحسن الله إليكم حتى لا يدعمونه أحسن الله إليكم الجواب هذا محل نظر الشراء والبيع من الكفرة جائز النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام ولكن يبين له عقيدتهم حتى لا يتخذهم أصحاب ولا رفقاء أما قوده يشتري منهم إذا دعت الحاجة يعني شراءه فالامر سهل <muchýství> Donc le Sheikh il explique que parce qu'on lui a posé la question au Sheikh euh, en ce qui concerne euh, un commerçant qui est Rafiri fait partie des Rafira euh, Lorsqu'on sait que c'est un Rafiri et que ses marchandises sont connues dans le, dans le marché, les gens connaissent sa sa, sa marchandise dans les marchés. Est-ce qu'on a le droit d'avertir les gens en disant, par exemple, lui c'est un rafleurie, achetez pas de lui, hein, pour pas le, pour pas l'aider le, ou l'encourager le, dans, dans, dans sa vente. Le Sheikh il répond, il dit ça, il faut ça, il faut euh, il faut méditer là-dessus, parce que la vente et l'achat, d'acheter et de vendre des forts c'est permis. Le prophète, sallam, a acheté des, des juifs. Et quand il, quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, euh, son, son armure était euh, en, laissée en gage chez un juif pour de la nourriture qu'il avait achetée pour sa famille, sallallahu wa salam Donc, c'est permis de vendre et d'acheter de la part des euh, et dit Toutefois, tu, tu clarifies leurs croyances et que tu ne dois pas les prendre comme compagnons et comme, euh, comme amis. Mais sur le, la question d'acheter de, de, deux de, ou d'acheter de, de, deux, si tu as besoin d'acheter deux, ça c'est une chose qui est facile, il n'y a pas de problème avec ça. Mais tu ne dois pas les prendre pour alliés et manger de la viande qu'ils ont égorgée, ni de leur nourriture, parce que la viande qu'ils égorgent, elle est haram La viande que les chiites rafidahs ont égorgée, elle est haram. Hein? Et on voit ça beaucoup chez les, les musulmans ignorants, il y en a qui vont acheter la viande chez les chiites rafidahs. Et il y en a même parmi les femmes musulmanes qui se marient avec des rafidahs, ou des hommes qui se marient, des hommes euh, sunnis qui se marient avec des rafidahs. Ça, ce n'est pas permis aussi. Hein? ااه ensuite il y a يمكن أن يشتري من غيرهم الجواب الشيخ قال او ولكن المقصود الحذر من المغالاء والمحبة أو التساهل معهم أو تمرير أعمالهم والتساهل, والتساهل فيها ويبين للناس كفرهم وضلالهم وان هذه من اعمالهم يسبون الصديق يسبون عمر يسبون الصحابه يستخيثون باهل البيت يستخيثون بعلي هذا كفر, هذا الشرك الاكبر سب الصحابه شرك مستقل معناه تخوينهم وانهم ليسوا اهلا ليرووا عنهم donc l'autre question qu'ils ont posé oh, sheikh. Et, euh, euh, non, ils ont dit au chef, Cheikh, c'est possible qu'ils achètent d'autres que lui, parce que le chef il a répondu que c'est permis d'acheter et de vendre d'un kafir ou d'un raffaudier. Donc, euh, les, les autres, les, les, les, les élèves, ils ont posé la question, cher il peut, il peut acheter de quelqu'un d'autre, pas besoin d'acheter de lui. Et le chef, il répond, il dit, oui, c'est mieux s'il achète d'autres, de quelqu'un d'autre, c'est mieux. Mais, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'il qu faut faire attention, c'est de tomber dans l'exagération, ou dans l'amour, ou dans la négligence et le laxisme avec eux. Donc, il ne faut, faut pas être dans l'exagération, il ne faut pas non plus être dans le laxisme, hein, et de prendre les choses à la légère. Donc, il faut expliquer aux gens leur couvre et leur égarement et que ça c'est leurs actions Que eux, ils insultent Abu Bakr -dire. ils insultent Omar Ibn Khattab ils insultent les Sahaba. et ils appellent au secours la famille du prophète wa ils appellent au secours et dans les moments de détresse Ali radiallahu anhu alors qu'il est mort et enterré et ça c'est du shirk akbar c'est du shirk majeur Et donc, le fait d'insulter les Sahaba, ça c'est du shirk. C'est un shirk séparé. Ça, ça signifie qu'ils considèrent que tous les Sahaba sont des traîtres pour eux. Et qu'il n'y en a pas un d'entre eux qui mérite qu'on qu rapporte quoi que ce soit de lui. Hein. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de religion. Si on ne prend plus des Sahaba, ça veut dire qu'il nous reste plus rien. Il, on peut, Il ne reste plus rien parce que... Si on ne prend pas des Sahaba, ça veut dire qu'on ne peut plus... Prendre le Coran parce que c'est le, le Coran nous a été transmis par les Sahaba et eux c'est justement ça qu'ils disent les Rafaïda. Ils disent que le Coran qu'on possède mais non c'est pas le vrai. Hein? Et on peut plus prendre les hadiths puisque eux ils ont déclaré les les Sahaba kuffar et qu'ils et les insultent ils les accusent d'être des traîtres. Alors il reste quoi comme religion après hein? Donc la raison pourquoi ils attaquent les Sahaba C'est parce qu'ils ne peuvent pas attaquer le prophète Sallallahu alayhi wa sallam directement Alors ils veulent détruire l'islam indirectement En attaquant le, les sahabas du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, hein, Et en prétendant hein, de, de façon mensongère D'aimer la, la famille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Et ça c'est un mensonge Puisque les sahabas Aimaient la famille du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Et la famille du prophète Sallallahu Aimaient les sahabas hein? Et ils s'aimaient les uns les autres et ils étaient des frères les uns les autres Et nous on aime Ahlul Bayt, Mais pour eux Pour les rafata Si tu les adores pas en dehors d'Allah Tu ne les aimes pas Pour que tu les aimes il faut que tu fasses le shirk avec eux Comme les chrétiens Les chrétiens ils disent Si tu adores pas Jésus Ça veut dire que tu crois pas en lui Et nous on dit nous on croit en Isa Nous on Hein? on croit en lui eux ils disent non vous croyez pas en lui parce que vous croyez pas que c'est dieu au fils de dieu hein? Ou, que, euh, hein? ou que vous l'adorez pas en dehors d'Allah ou que vous l'adorez pas en tant que dieu mais nous on dit non c'est pas vrai on croit en lui sauf que vous qu'est ce que vous dites à propos de lui qu'il est dieu au fils de dieu ou des trinités ou des choses comme ça ça c'est des mensonges que vous avez inventé à, à, à son sujet mais le fait qu'on ne qu'on l'adore pas et qu'on croit pas en en lui comme étant un fils de Dieu ou Dieu incarné ou des choses comme ça, ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en lui. Mais les raffinements, c'est la même chose à propos de la famille du prophète. Ils disent, ah, vous les adorez pas, ça veut dire vous êtes pas, vous n'avez pas cru en eux. Vous ne les, vous les vous exagérez pas vis-à-vis d'eux, ça veut dire que vous n'êtes pas des, des, des gens qui vous, vous respectez pas Ahlul bait Ça, c'est des, des mensonges. Le dit, ensuite, on va lire une dernière question, après on va s'arrêter. إذا نصح رافضي في العمل ولم يستجب وقال أنا ما تهمني هذه الأمور مع رفع أمره إلى أولاة الأمر فإذا جاءت وقت صلاة وما صلى هل يؤمر أن يترك ويعمل معاملة الكافر الجواب هو يدعي الإسلام فيؤمر بالصلاة و you و يبغض donc quelqu'un a posé la question ils ont dit euh, on a donné la nasiha à un rafidi au travail mais il n'a pas il n'a pas écouté et euh, il a dit ça ça me concerne pas ou ça m'intéresse pas ces affaires là ne m'intéressent pas on a ramené son cas aux dirigeants. Hein, et puis quand vient le temps de la prière Il ne fait pas la prière Est-ce qu'on doit l'ordonner De la faire, ou bien on doit le laisser hein, ou, do ou bien on doit le laisser Et on agit avec lui Comme on agit avec un kafir Et le cheikh il répond il dit Celui-là il, il se dit musulman Il dit appartenir à l'islam Donc il doit être ordonné de faire la salat Et il doit être détesté Et on doit avoir de l'animosité Pour lui en Allah Et le et le boycotter ou le délaisser donc le cheikh il dit la question au cheikh on ne lui donne pas la, la nasiha pour la salade et il a répondu il a dit oui Il, il doit être ordonné de faire la salat. On lui dit fais la salate Et on doit le délaisser s'il si abandonne la salat, On doit le, la, le boycotter euh, Ensuite une autre question Qui est plus, plus rapide, plus courte Ma hukmu man sabb al-din Ahsanallahu ilaykum Al-jawab sabb din Kufrun billah Sabb al-rasul sallallahu alayhi wa sallam Sabb al-din Sabb allah Kufrun mustaqil Donc, euh, le sheikh, il, il, répond, il il on lui a posé la question, quel est le verdict de celui qui insulte la religion Il répond, il dit, l'insulte de la religion, c'est kufr, c'est euh, renier la foi à Allah, c'est un reniement de la foi à Allah. Et l'insulte du prophète, du messager, l'insulte de la religion, l'insulte d'Allah, c'est un kufr séparé, ça aussi. Et le, le fait d'insulter les Sahaba, Tous les Sahaba, Ça aussi c'est un hein, Donc Celui qui insulte les sahabas il a mécru C'est un kouf indépendant aussi Et séparé et, Donc on va s'arrêter Ici Puis on continuera euh, La suite dimanche prochain inshaAllah. Donc euh, Ça vient donc compléter Notre cours d'aujourd'hui سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته